Kambo inguruko urre eta abiadura haundiko treinaren proiektuek arengurak sortzen dituzte seigaren boska erimu untan, orokorki ingurumena, ardatz nagusitzat hartzen duen Europ Ekoloji Levereko Sofi Buzirek mesu hau pasarazi nahi izan duleenik. L'ekoloji... Arrêtons de l'opposer à l'économie. moi J'en ai marre quand tant que représentant de mon parti, je sois souvent euh, donc taxée d'être contre l'emploi, contre l'économie. Alors que l'écologie, c'est l'avenir de l'économie. on de l'économie. » Tukosuke Lau la Il faut leur opposer le fait que si ça produit peut-être un certain intérêt, ça en détruit beaucoup plus que ça n'en apporte. Macronen a la República en marché Covinsan Brucaldi Serandou, le maire est à Ulo, waiko economia eta ingrumena ministroa regutun bat idatzi diel Je crois qu'il faut aller très vite car cette décision elle est politique. Elle n'est pas entre les mains je l'ai déjà dit à Silviane des hauts fonctionnaires qu'elle est allée rencontrer récemment et à Chebacheverco Vous, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais monsieur Macron, qui lui a octroyé les permis d'exploitation minière en 2014, c'est par le choix que vous avez fait que vous êtes de facto, que vous l'y vouliez ou pas, le candidat de Soutoumine ici. On verra bien. Ce que Mme Allo n'a pas pu faire, on verra bien si on y arrivera.